Elle, ici, la voix de l'inquisition métallique qui provient tout droit des abîmes infernaux, ceux qui résident dans la m o r g u e de réanimation. À partir de maintenant, vous êtes sous notre entier contrôle et aucune tentative de votre part ne vous permettra de vous en soustraire. Ne tentez pas de changer de chaîne, de fermer votre sy synthonisateur et encore moins d'écouter TVA. <rire> Vous subirez durant les trois prochaines heures les traitements expérimentaux des réanimateurs, soit ceux du Dr. Payne et de son sombre assistant, le Goblin e Sinistros, au menu Destruction auditive, Annihilation de la volonté et lobotomie gratuite à l'achat de toute médication vous permettant de ne vous détacher de toute musique commerciale. <rire> et si ce n'est pas assez, nous ajouterons en prime un raffermiseur de neurones Dans la majorité de vos cas, ne sera pas un luxe. <rire> Voici Réanimation et la Retro Undead Part 2. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant parce que ça va faire mal en bordel de merde, bande de cons. Priez pour ne pas y survivre en foiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause b a n d r a g o n fucking said so. Go. Découvrir ton milieu de travail à la journée carrière 2012, le mercredi 25 janvier de 10h à 17h, au Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. La journée s'adresse à tous les étudiants. b i e n convoiter plusieurs entreprises qui seront sur place, de nombreux domaines d'études visés, informations sur les possibilités d'emploi permanent, d'emploi d'été ou de stage, et n'oublie pas d'apporter ton CV, un habillement soigné et ton sourire. Le mercredi 25 janvier de 10h à 17h, ça se passe au CAPS. Le Pro, c e s des MC, dans la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque p a r t i c i p a n t doit performer sur scène et adapter leurs textes ou des beats beat mystères d'un beatmaker de la région. Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Pro, c e s des MC, c'est aussi avec DJ Snaptoys, une session de micro-vers à l a p a r t 6 ou 1535, boulevard Royal. Le、oh, oh, oh, Pro, c'est des MC. Gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent au www.productionsoftriver.ca. o Le Pro, c'est des MC. プレゼンションのスタジオ、楽しみにしてください。 En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De a c b c à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et m o t h e r h e a d ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez f o u Pour l'écouter,、well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle et deuxième édition. annuel de réanimation des Undead Incorporated Show, et je suis toujours, et le serai probablement encore, un bon bout de temps, accablé par le triste et sombre gobelin qui est sinistre. Eh oui, je ne partirai pas d'ici. Vivant. <rire> ben, je ne suis déjà plus vivant. C'est vrai. Et ça n'a pas g ch r a n c h o changé grand-chose en ce qui est mon carnet. Je suis même pas、hein. capable d'être un bon zombie, ça fonctionne pas. Même pas. Il n'y a rien à faire, c'est u n i s t r o s e C'est la deuxième partie du, de la Retro Undead. Hey, c'est cool,、hein? Et,、euh, avant toute chose, nous devons informer nos chers auditeurs que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'édition de réanimation. Fait qu'on va essayer de faire le Retro Undead tout aujourd'hui. On va finir ça là. Au maximum, parce que la semaine prochaine, déjà, nous, on conclut l'année ce soir. Donc,、euh, nous reviendrons,、euh, après la, la, période de vacances. Ah, c'est bon, excellent. <rire> après la, deux émissions, déjà. De l'année la prochaine, l'année prochaine. Non, ben, tu sais que, en tout cas, je m'avancerai pas, là, mais j a u r a i une opinion assez,、euh, assez pointue sur le sujet, sur, u、euh, le,、euh, n certain mode, euh, euh, travail et,、euh, vacances perpétuelles.、Mmh, il me semble qu'un 4-3, ça serait cool. Ouais. e、euh, ben,、euh, en tout cas. Bref, ceci étant dit, nous attaquions,、euh, En ce début d'émission, le mois de mai, puisque les sorties, la semaine dernière, nous avions conclu avec les sorties du mois d'avril. Et ici, il faut répéter une fois de plus qu'il ne s'agit pas de passer l'ensemble de tous les sorties métal mois par mois, parce que là, à ce moment-là, ce serait une, une rétrospective d'une année. Et évidemment, ben, c'est pas l'ensemble des sorties qui nous ont plu、euh, à chacun. b e il y en a nous qui nous ont plu, il y en a qui nous ont. p o u r r i Effectivement. Donc, c'est principalement les sorties qui, nous, nous aurons marqué s au cours de 2011. Donc, nous avons ouvert avec la formation américaine, et nous avons ouvert de façon assez musclée avec Hate Eternal et la pièce Torns of Acacia, que l'on retrouve sur le dernier album paru, évidemment, en 2011 sur Metal Blade, Phoenix a m o n g t h e Ashes. Même le Rock Master est venu nous avertir, comme de cours, qu'on mettait de la musique diabolique assez fou. a、ah、oui, je, en je crois qu'il s'attendait à entendre du Sweet People. Ouais, ben, c'est ça qu'il nous a dit. Mais,、oui. mais euh, malheureusement, Sweet People, ce sera Pour、euh, la semaine la prochaine. C'est ça. ça. <rire> Pendant <rire> notre absence.、Euh, nous avons poursuivi avec、euh, la formation un doublé, n'est-ce pas? Un doublé. Euh, non, euh, non, non, non, non, ça, on l a v a t avec ton choix. Oui, on y était avec une、euh, formation américaine、euh, qui donne un très bon crossover. Euh, c'est In Defense avec la pièce Black Metal Mania. Si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube et tapez In Defense. Il y a la vidéo officielle de Black Metal Mania. C'est tordant. Ils, sont, ils se payent la traite pas mal des, des peintures lurées, b l a c k u e u x et c'est très drôle.、Là. Des peintures lurées.、Euh, là, par ah, contre. Ah, ben ça, c'était mon numéro 30.、Euh, c'était ton numéro 30. Numéro In 30, In du top 30, finalement. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur le site de Réanimation, réanimationad.com, vous allez dans la section,、euh, musique et,、euh, nous avons ajouté ce qui est les tops annuels,、euh, de Sinistros et le mien. Donc, dans la section qui est notre top 10, vous avez,、euh, top Sinistros téléchargé ici. Vous allez voir en format PDF. Ça vous intéresse de voir quels étaient nos choix respectifs. a l s é t e n communs. Par contre, après Indefense, nous avions un doublé. Oui, un excellent doublé, un excellent, euh, CD, euh, Qui nous a jetés par terre、ah, en 2011.、Ah, tout à fait. Et la pièce que tu avais choisie, toi. Moi, c'était Petrophilia parce que. Il faut parler je... de Nader Sadek, bien entendu. Oui, oui, bien là, on aurait pu le dire après. Non, on n'a pas, pas, pas.、Okay, pas le temps. Ok, on n'a pas le temps. Nader Sadek, qui était,、euh, c'est le nom du, du concepteur de, de l'album, qui est、euh, le maquilleur et l'accessoiriste de、voilà. m、euh, mm、m -hmm. c e s t l u i qui crée les costumes d'Attila, justement.、Euh, puis, il a réuni des, des, des, des, musiciens assez talentueux, dont, Flo Mouillet à la batterie,、right. u、euh, il y a un ex-morbid angel dans... Steve Tucker.、Euh, Steve Tucker euh à la guitare, il、oui, y a des il y, y a un gars d'or a n noir là-dedans. Oui,、euh... ça donne un produit absolument merveilleux. Oh, c'est très, très bon.、Euh, un death metal brutal, très technique et que je trouve très original. Oh, c'est très bon. Pis u surtout le concept à l'entour du pétrole pis de oui, l o u i l'exploitation、bon, bon. de ce qu'il y en est. Tant qu'à moi, j'avais aussi une pièce pour、euh, faire ce doublé qui était de Nether Sedek, formation américaine, comme Sinistro cela dit. Le... Mon choix s'était porté sur Soul Less. Quoique Petrophilia est excellente、oui. en tant que telle, mais bon, il avait pris avant moi, ce qui veut dire que... Il fallait que je prenne les restants ce s t pas vrai, c'est le contraire. t i v e t u m'as laissé pour q e je p t a s e l'ai laissé parce que je... p r e n n e les restants. C'est ça. ça. Non, mais je sais que t'avais, t'avais une forte, un forte penchant vers Petrophilia. Moi, c'était Soul Less qui est tiré du même album, évidemment, une de, de flèches、euh, qui est parue sur l'étiquette Season of Mist. Nous avions, e、euh, n conclusion de ce premier bloc, la formation des Pays-Bas m a y e n qui donne dans un métal progressif, e、euh, n en fait, tendance death metal progressif par moment. Euh, moi, c'est un des rares albums, je dirais, de cette. J'aime beaucoup le progressif, mais le progressif, là, vraiment, première vague là, des années 60-70. Je ne suis pas très porté vers le métal progressif en tant que tel. Mais m a y a n il y a un petit quelque chose. J'aime beaucoup les arrangements musicaux qui l s o n t Oui, bien, moi, tu regardes m a y a n quand j'avais entendu l'album, quand je l'avais écouté à quelques reprises,、euh, ce qui m'avait surpris, c'est vraiment les structures musicales et、oui. les arrangements qu'ils ont faits. Ce qui a fait que j'ai pas aimé cet album-là, c'est les vocaux, u、euh, n peu moumoun, e pis joyeuses. Ouais, je suis d'accord. Qui... Euh, écoute, il y a quand même, tu sais, c'est du monde des picas, ça, là, là. Ben, les voix de la fille des picas, c'est correct, c'est bien dosé,、ouais, c'est pas ben, trop c h e l a n t o u s le vocal clean du guitariste sont un peu fatigants par rapport à un j a e b o Ça fait un petit peu trop power m é t a l e u x là. J'en conviens aussi. Mais la structure musicale me plaît bien. Donc, c'était ça. La pièce étant la pièce, c'est la pièce d'ouverture de l'album, Symphony of Aggression, qu'on retrouve sur le Seul et unique album paru、euh, à ce jour de la formation m a y e n Quarter Past qui est paru sur n u c l e a r Blast. Nous nous dirigeons vers un autre doublé cette fois-ci. Un petit instant. Oui, mais avant, il faut que je vous rappelle, chers auditeurs, que ce samedi au、euh, Théâtre Corona à Montréal,、euh, c'est la formation Ghost qui sera en c o m p a g n i e de Ancient Wisdom et de Blood Ceremony. Ghost, e une... n en fait, on a parti notre、euh, rétro-ondel la semaine dernière avec la formation、ouais. Ghost, qui est un album qui nous a marqué mutuellement énormément, mais qui a marqué aussi beaucoup d'amateurs de métal, sans être vraiment une formation proprement dite très métal. Non, c'est du métal dans la plus p u r e tradition, là. Ça、euh... frise quasiment le hard rock par moment, oui,、euh, donc, mais c'est excellent comme album. J'ose espérer que le, le spectacle sera intéressant. Moi, je vais aller voir. Et,、euh, c'est, c'est assez intéressant, là, de savoir que cette formation-là,、euh, p u i s c'est un peu mythique autour, de tout non, ça, là. Non, c'est cool, c'est vraiment、ça. cool. Donc, c'est,、euh, ce samedi 21 janvier,、euh, au théâtre Corona, et c'est l'ouverture des portes à 19h, 19h, le spectacle à 20h, euh, c'est une mission générale, debout. Ah,、oh, ben, là, je vois plus de b o s e C'est 23,50 le jour même du spectacle.、Et、les billets étaient au coût de 23 et 27,90 Cette taxe e t frais de service. En s s o u s l est patati, i est patata.、Euh... Juste faire deux, trois、euh, petits trucs de cinéma avant qu'on continue ben, que parce que j'en ai énormément, mon cher. Euh. Il y a un film qui m'a vraiment, mais vraiment, e n en fait, c'est un film, c'est un documentaire qui m'a vraiment marqué cette année, qui m'a plu plus au plus haut point, plus au plus haut point. Plus, plus, plus haut point. Plus, au, plus haut point, voilà. Il s'agit de L'Aimé. Eh oui. C'est un film documentaire que j'ai vraiment aimé. Je connaissais beaucoup le personnage. é t a n t amateur de, de Motorhead depuis, je dirais, je pense, 1979, si je ne m'abuse, ou 80, en fait. Et,、euh, Mais le personnage est très mythique et le personnage est très secret aussi en même temps. Très rock'n'roll Très rock'n'roll. And... C'est un vrai rock'n'roll. Oh, c'est un vrai de vrai. C'est un vrai de vrai. Un des derniers de, de sa race. Je crois que oui. Et c'est vraiment intéressant de le voir dans son quotidien, de voir un peu l'historique, de,、euh, de le voir côtoyer des proches. Puis je pense que c'est un des documentaires. Rock, si on veut. Non, c'est très bien. Très fait, intéressant,、oh oui. qui est aussi bon que les trucs que Sam Darn a fait et compagnie,、oh oui. et Bangers Journey.、Euh... j'étais rendu, moi, avec tout ça. e、euh... u je sais pas, j'en ai passé quelques-uns. Ouais, t'as passé ça,、euh, assez, à l'étranger. Est-ce que tu as parlé de Conan? Conan, non, t'en as pas parlé. Conan, c'est un des films de super-héros, entre guillemets, de comic book, qui m'a vraiment marqué aussi cette année. As-tu aimé Conan? Moi, je l'ai bien aimé. C'est vraiment. j a trouvé、bon. ça pour mal plus destroy que le. La version avec,、euh, Schwarzenberg. Ah, b e n ouais, ça,、ouais. ça c'est, évident que c'est plus d'Estra. Et par contre, ce que je reproche. C'est plus véridique, moi, je trouve.、Euh... Ben, c'est beaucoup plus près de la bande dessinée.、Ouais. C'est assez, vraiment, je dirais, c'est assez fidèle à la bande dessinée.、Oh, ouais. Ce que j'ai reproché, par contre, au film, c'est que je m'attendais à avoir de quoi être de très, très, très violent. Mais, en bout de ligne, on s'entend que c'est t o un t u personnage de comic book. Ça. Il p u v a i t pas. Il fallait qu'il l'adapte un peu pour,、euh, Le grand écran, mais c'est un excellent film, Conan. Est-ce que tu as aimé、euh, Ironclad? Ah, j'ai adoré ça, moi. C'est vra、euh, vraiment ça, c'est vraiment. Bien, déjà,、violent. moi, tout ce qui se passe à、euh, euh, l'entour des Templiers, tout, moi, je suis un, un, un petit peu maniaque de ces histoires-là.、Ouais. Tu sais,、euh, la religion catholique, toutes les maudites crosses qu'ils ont faites. Ah, il、ouais, y en a plus d'eux. Ça, ça, moi, j'aime ça. Tu sais, tout ce qui se passe à l'entour de ça, je suis un, un, un maniaque d'histoire, moi, en même temps.、Mm -hmm. Ça, j'ai bien aimé le, le, le concept des deux Templiers qu'il faut que. C'est cool, c'est vraiment cool. Oui,、bon. puis c'est toute une tromperie qui va avec ça. Ouais, puis c'est、cool. vraiment bien reconstitué en plus. Les images sont géniales. Mais quelle On violence. On s'entend dessus de Le Roi Richard qui arrive. C'est un, un, un beau pourri. C'est un beau pourri. Non, c'est un beau pourri. Mais quelle violence dans ce f i l m Non,、oh, c'est cool. Le... Le... Pourfendre du monde, c'est le cas de le dire. Ça pourfend. Très bonne série, Game of Thrones. j a i pas écouté encore. Ah, c'est génial. C'est tiré d'un roman, d'une trilogie.、Mm -hmm. C'est vraiment une excellente série télévisée que t'aimerais probablement parce que ça se passe à peu près dans les mêmes époques. Oui, ben, c'est ça. Et c'est encore beaucoup de conspiration et de tromperie. Donc, Game of Thrones,、euh, c'est un, une série qui, e、euh, n en fait, je pense que, en fait, elle est pas tellement longue. Il me semble qu'il y a dix épisodes, six ou dix épisodes sur la première saison. Mais c'est certain que ça revient. Et ça, ça à ne pas manqué. Super Hate, t'as aimé ça moyennement, toi? Ben, non. Moi, j'ai aimé ça. Ma copine a moins aimé ça parce qu'elle trouvait ça trop tiré par les cheveux, mais il faut dire que c'est un film de J.J. Abrams、oui. qui a fait Fringe Lost.、Euh, il y a un paquet de trucs. Moi, j e trouvé ça un bon divertissement.、Euh, ça réinvente pas la roue non, dans le style. Non, C'était pas lui non plus. L'histoire est cool,、euh, les jeunes acteurs. C'est un, un bon film.、Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent、oh, film de、bon、fantastique. Puis,、euh, la je... bébite est cool, est、oh, le... Oui, oui, c'est ça. Euh, on en a parlé la semaine dernière, Final Destination 5. T'as pas aimé? Oui! Ah, moi j'ai trouvé ça vraiment ultra violent. Non, ben moi c'est parce que je trouve ça trop à un moment donné. C'est trop, trop con. Moi c'est ce que j'ai aimé.、Okay. C'est qu'ils ont beurré tellement épique. Ça ah oui! Donné,、euh, comme ça se peut pas, mais e s t pas. Quand t'aimes pas le mapos p r e a d à un moment donné, c'est vrai qu'il y en a un petit peu trop. Mais c'était pas du mapos p r e a d c'était du Nutella. Ah, ben j'aime ça du Nutella. Ben que je que comprends pas. C'était pas du bon Nutella. Ça C'était du no s compliment. s Ouais, <rire> c'est la marque maison. Moi j'ai vraiment aimé. Pas de là à dire que je vais aller r é c o u t e r régulièrement. J'aurais préféré、euh, les, les, le 4 ou ben non, le. Moi, je les ai tous vus. Je les ai, j ai, j ai tous trouvés bons, tous divertissants pour le moins. Celui-là, je disais, ils sont vraiment allés au-delà de ce que c'est vraiment. Non, violent, les effets sont、cool. c o o l s C'est g o r d e Quand là, le、ça. pont tombe, c'est s a c r i f é Ah oui, c'est vraiment fort. Euh, Green h o r n e t as-tu vu Green Ornette? Non, je l'ai pas vu. Ben, ça aussi, c'est tiré, là, Par、euh, de... les cheveux, ok, d'accord. <rire> <rire> ouais. c'est ça. C'est tiré de, de, bande dessinée. Moi, j'ai trouvé que l'adaptation était très bonne. Très, très bonne. Ben, je connaissais pas Green h o r n e t e n frais de BD. Ben, écoute, c'est simple, Green h o r n e t c'est l'histoire d'une espèce de paumé qui a jamais rien fait dans sa vie, puis qui fera jamais rien parce qu'il est un gosse de riche, puis par la force des choses, sa vie dérape, puis il devient un super-héros. Ben. Mais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon parce que,、euh, c'est un peu le principe, si on veut, là, de, de, comment je pourrais dire,、euh, <rire> vous ferez le penchant de l i n s p e c t e u r Clouseau et de Cato. Ah! Mais c'est pas une comédie, là. o k、okay. C'est que Cato, c'est l'expert, là, qui、mm. pourrait faire, défaire à peu près n'importe quoi avec ses mains. Et, et lui,、chapeau. le Green h o r n e t c'est un gaffeux monumental dès le départ. Puis quand il réussit, c'est souvent par accident, mais heureusement que son second. Qui est un, qui peut attendre des affaires assez hallucinantes. C'est vraiment bien. Euh, j'en garderai deux, trois, quatre pour la prochaine.、Euh, o u a i s c'est ça.、Euh, le 30 mars 2012, qui est qu un film qui va être intér peut-être intéressant, c'est Wrath of the Titans, qui va être la suite. J'ai ben out de voir ça.、So, J'avais、ouais. bien aimé Clash of the Titans. o u a J'ai o u a i l i o r t é le week-end dernier d'ailleurs. e、euh, u The Avengers en mai 2012. Ça, ça va être excellent aussi. Il、euh, y a en a、bon. une s t r è n e s c o u p l e qui s'en viennent, là, va... Ouais, effectivement. Donc,、ça、on continue avec ça au ça. niveau cinématographique. Mais là, faut dire Tantôt, que juste avant de m'en aller sur Facebook, j'ai écrit comme à tous les mardis soirs sur le, le Facebook,、euh, comme de quoi que c'est l'émission ce soir, pis u de ne pas manquer ça, pis nanana, i、mm、s -hmm. nanana.、Euh, j'ai promis aux auditeurs ce que les réanimateurs pensaient De certains nouveaux albums.、Ah. dont le nouvel album de Mastodon. Ah, ben oui. Vous voulez vraiment savoir ce qu'on pense du nouvel album de Mastodon? C'est oui! Voilà, c'est dit. Non, j'ai vraiment Je、privé. vous ai dit aussi que je vous dirais ce que nous avons pensé du nouvel album de Morbid Angel. Oh yeah! Ben, Morbid Angel, on a tellement aimé ça, malgré ses détracteurs et、euh, les incultes, euh, euh, qui disent que c'est un mauvais album, ben, vous vous trompez toute la gang, pis c'est lié avec nous autres qui ont raison. En fait, on sait qu'on a raison, mais il y a une chose aussi sinistre, <rire> c'est que t'as dû voir passer certains commentaires au fil des mois, que certains se ravisent. Peut-être aussi. Il y a des gens qui se ravisent à dire, ah ben, finalement, l'album, je l'ai réécouté comme il faut, pis u il est pas si mauvais y que y ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent,、hey, hé, t'as aimé ça, toi? Écoute, ben oui. t C'est sûr que la pièce d'ouverture Too ex... Extreme est très déroutante, pis u moi, personnellement, je la trouve pas très bonne. Fait très euh, techno, m a r t e l a n t j'aime pas ça. Pas, je trouve que ça n'a pas rapport. Honnêtement, je trouve que c'est une gaffe de l'avoir fait là, de l'avoir mis là sur l'album. Il aurait pu la mettre en dernier, mettons. En dernier. Mais le reste de l'album est très bon. Oh, c'est très bon. i est très, très bon. Puis, honnêtement, pour moi, c'est un très beau tournant que Morbid Angel ont pris. Ils ont été. Ils ont, ils ont, ils ont osé aller au-delà de ce qu'ils avaient fait. Puis, juste pour vous écœurir, ceux qui n'aiment pas ça, mon autre. Mais on a, deux on a un deux doublé parce que nous autres, on les a mis dans nos top 10. <rire> Absolument, on a un doublé. Puis, entre vous autres et moi, là, we are Morbid 2. I am. Let's Go. Can't take it anymore! 7 décembre prochain, Le service aux étudiants de l'UQTR vous invite à venir en grand nombre à la journée carrière en enseignement. Le tout se déroulera à l'Atrium Polymier-Borduat le mercredi 7 décembre entre 11h et 16h. Plusieurs milieux scolaires représentés, informations sur les perspectives d'emploi, comment postuler et plus encore. Apportez votre CV et votre bonne humeur. Viens découvrir ton milieu de travail à la journée carrière 2012, le mercredi 25 janvier de 10h à 17h au Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. La journée s'adresse à tous les étudiants.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 プロセスで MC aussi avec DJ Snap Twice, une de。 <est> 89:1 20h22. Imagine, toi, John.、Hey, ça a été un bloc. Un、euh... petit peu martelé. C'était cool, là. Oui. Même ça demain. Ben oui. Bien, oui. v i e n e n t e n d r e la formation espagnole Noctem, qui était en 25e position de mon top 30. C'était la pièce Abnegation and Brutality. C'est paru sur l'album Oblivion, qui est apparu en juin dernier. C'était sur Rising Records. Tout juste avant. Excellente formation、euh, norvégienne en、ah, numéro、oui. 18 de Consortium、Très、avec、bon. la pièce Under the Black Flag tirée de l'album de Consortium. C'est apparu également en juin sur l'excellent label Agonia Records. Juste auparavant, nous avions la formation américaine Jungle Rot、euh, qui, apparaît, euh, qui apparaissait aux 33e position de mon top 30. Non, pas ben, moi, c'est à peu près <rire> ça, dans le fond. Là,、oui. Non, non, non, pas moi. Ça fait partie de, de, de mes meilleurs、euh, de cette année. Je pense que i l même sur,、euh, si je ne m'abuse,、euh, je vais v o faire un spot check vite fait. Je ne me rappelle plus.、Là. Moi, il aurait quasiment fallu que je fasse un top 90. Là, non, c'était peut-être e C'était les 15 meilleurs. Euh, la pièce est un push comes to shove, que l'on retrouve sur Kill on Command, qui est paru évidemment en 2011 sur Victory Records. Auparavant, nous avions Origin et la pièce consequences, consequences of solution. Qui est tiré de l'album NTT, qui est paru en. Pourquoi je dirais 2011, ce u i est、oui, C'est vrai que ça r a s s e NTT. Oui, sur l'étiquette n u c l e a r Blast. b e n j'ai e v s a i m e r ça, cette pièce-là. Oui, je sais que tu avais、euh... certaines aversions envers Origin. b e n parce puis... que tu, là, tu sais, comme tu m'avais expliqué que le, date, à un donné, le déclic a e moment un d le d é se fait, peut-être bien que le déclic, c'est ça y est, fait, hein, ça fait. Ah,、oh, ouais, c'est comme. b e n、okay. tu sais, c'est. Je, trouve, je suis aussi super content que tu me dises ça.、Ah, Parce que, que, que moi, le déclic se fera probablement jamais sur Black Metal. <rire> il y aurait probablement dû à se faire à... Non, mais ce que tu viens d'entendre,、euh, Noctem, c'était bon. Ouais, mais tu sais, si on s'entend, là, que, tu sais, oui, c'est Black Metal, mais il y a beaucoup d'ouverture, là. Ah,、ouais. c'est sûr. Par rapport à ce que c'est qui est peut-être plus traditionnel dans le black. Oui, oui, ça. <rire>、euh, nous avions auparavant, avant r e g i n notre doublé.、Euh, non, ben non, parce que c'était au mois de juin. Oui, nous avions un doublé Morbid、oui. Angel. Oui, avec la pièce e x i s t o a b l God et que l'on retrouve sur Illum Devenum Insanus. Excellent vidéo. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Oui, vrai, Très oui, beau clip.、Oui. Euh, euh, euh, je veux dire que David Vincent t est assez convaincant d e s s s Ah oui, oui, oui, pas mal. Moi, pour ma part, j'avais choisi la pièce I Am Morbid. Et alors, pour tous les détracteurs de cet album, je vous conseille de le réécouter、ah oui. une autre fois、ah、et une oui, troisième oui. fois.、Et、écoutez ça.、Euh, oubliez ce que mon frère a dit. a n s p r é j u g é Écoutez l'album pour ce qu'il est, est et non、ça. pas, ce qui, comme tu dis, ce qu'ils ont fait. C'est ça. ça. Oui.、Euh, donc, nous attaquons maintenant, dans quelques instants, la section du mois de juillet. Mais avant, mes chers amis,、euh, Buck Satan. Moi, je n vais pas aimer ça. Ah, moi, j'ai trippé. Je trouve ça de... trop country. Ah, ben écoute, l'album de. Il faut savoir ici que b c k Satan, c'est All, All Jorgensen. Jorgensen. C'est ça. C'est le gars qui est derrière Ministry, c'est le gars qui est derrière Revolting Cox, c'est le gars qui est derrière peut-être même sa femme t e s en temps, on ne sait pas. J'espère pour e rien. On ne rentrera pas dans les détails. b a c k Satan et le 666 Shooters, c'est un antithèse de ce que fait habituellement Jorgensen. C'est. j'en je, parle, je le décris assez bien, là, finalement, dans, dans ma petite chronique、euh, du, sur le set de réanimation. C'est un gars qui a un esprit large, musicalement. Oh, lui, c'est clair.、Hein. Il fait ce qui, ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Pis u Buck Satan and the 666 Shooters, avec l'album Bikers Welcome, Ladies Drink, Drink Free, c'est du country rock. C'est tout.、Oui. Ça se prend pas au sérieux, c'est vulgaire, il n'y a rien de ce tir. Ben, écoute, c'est pas un album qui va te faire,、euh, vouloir être bagné partout, là. Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré ça. Pour que je le mette dans le site de réanimation qui, normalement, est consacré à ce qui est l'aspect métal. Ben, c'est parce que je trouvais que ça faisait vraiment, l e、euh, très outsider.、Euh, chose intéressante. Nephilim. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté encore. Moi, j'ai écouté, je、euh, vu assez, euh, écouté euh, ce qui est disponible présentement. Je devrais savoir l'album bientôt. C'est un groupe qui donne dans un dead brutal. C'est un groupe canadien, pis u moi, ça m'a assez plu, je dois dire.、Euh, le nouveau Orange Goblin qui est ouais, à 13 f é v i e r o u i je sortir, sais que tu m'en parlais、euh, tantôt, o u i le 13 février, moi, ce que j'ai pu entendre, là, ça va être vraiment bon, là. C'est une formation de Stoner Doom. Pour les amateurs、euh, invétérés et les nostalgiques, la formation Death, bien, e、euh, u formation qui donne dans le old school death metal, il y a l'album Vivus, Qui est une, un album double live version deluxe qui mettra en vedette évidemment Chuck's Caldinner. Donc, c'est、euh, enregistré en 9 8 au、euh, Whiskey à Gogo -go, et、euh, le deuxième album est au、euh, live au Dynamo Open a i r Donc, ça risque d'être des pièces de collection là, pour le, les intéressés.、Euh, nouveau Napalm Death. S'en vient. Oui, oui. le 27 février, ben moi ben aussi, j'ai très, très hâte d'entendre ça. L'album、euh, porte le nom de Util Utiliatirian.、Euh, c'est pas mal pour les choses qui sont peut-être à surveiller. Ben, il y a Terrorizer. Oui, Terrorizer, c'est le,、euh... le 28 février. Terrorizer. 28, il y a Lamb of God qui sort au courant de la semaine.、Euh, Je pense que、oui. c'est le 20. Euh, c'est possible. Le 24 janvier, c'est Aborted. Et au mois de mars, le 3, c'est Ministry. Oh, ça, j'ai très hâte, très, très hâte. Semble-t-il que l'album va être,、euh, le plus élevé que Ministry a concocté. Et oui, Ministry est de retour, Il、euh, f a u t aller voir les, les Les vidéos、euh, des, des, de l'avancement de l'album avec、ouais. euh, Uncle Al, avec.、Euh, avec une vieille troupe là, de. Oui, oui. a Tony、outillais. Campos qui est là, puis chose、euh, de Prong, j a i o u b l i é le nom. là. Oui,、euh, effectivement, le. Le. Le. Le. Le. Le. i e Le. Le. Le. Le. l i Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. l a Le. Le. Le. Le. Le. Le. s e Le. Le. i e Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. i e Le. Le. Le. l a Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. l i Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Le. Killer Elite, qui met en vedette Jason s t a t Ham. Je ne l'ai pas écouté encore. Je l'ai qui m'attend sur ma table de salon, mais je ne l'ai pas écouté encore. C'est un film qui met en vedette Jason s t a t Ham et un petit peu Robert De Niro parce qu'il a un rôle assez secondaire. Si tu connais s t a t Ham, tu sais que c'est des films d'action qui en finissent non, plus. Ce n'est pas le cas. Ah non? C'est beaucoup plus psychologique.、Ah. C'est vraiment le côté service secret britannique. OK. Moi, j'ai trouvé ça très bon parce bon. que c'est très différent. Euh, Sanctum, c'est vraiment génial. Sanctum,、euh, je trouvais ça ordinaire. Ah, moi j'ai adoré l'aspect claustrophobique d la s é r e l à Le côté photographique est hallucinant.、Oui. Ça, c'est Cameron 100 il y a、ah, pas de、ouais. problème avec ça. Sauf que l'histoire est nulle à chier. Moi, je n'ai pas trouvé. Bien, moi, je trouve. C'est n'importe quel film catastrophe poche. Ça non, tourne、oui. en rond. n o n moi, je n'ai pas. Ah, tu n'as pas, pas embarqué. Pas moi, j'ai vraiment aimé Sanctum, moi, qui e s t un film sous-marin. Cameron, Cameron traite beaucoup là-dessus, là, d'ailleurs. Je trouvais ça prévisible. Bon, il va arriver ça. Bon, il va arriver ça. C'est sûr qu'il va arriver ça. Ah, ben, regarde donc, ça, il va arriver ça. Oui, mais le sujet du film n'a pas été traité dans le sens d'innover. Oui, c'est prévisible. Le sujet du film a été traité dans le sens que, mets-toi à sa place. Pis u moi, j'ai complètement embarqué, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'ai complètement embarqué, pis u je me suis dit, ouh, là, là, c'est suffocant, là, ça va pas bien, là.、Mm. Tu sais, c'est tout un aspect, t'es sous l'eau, mais en plus, t'es dans des grottes sous-marines.、Ah. T'as des grottes qui sont sous la terre, t'as pas grand-chance, là. Moi, j'ai bien aimé. Un film, par contre, que t'as, je crois que t'as apprécié, c'est le dernier、euh, Pirates of the c a r i b b e a n Moins、euh, flamboyant et spectaculaire que les trois autres de la série. Tant mieux. Mais beaucoup plus.、Euh, beaucoup plus fantastique. Oui, beaucoup plus、euh, axé sur les personnages. Oui.、Euh, très bien. J'ai hâte de voir la, la suite de l'histoire. Oui, c'est un très bon succès.、Euh, un bon, une très bonne suite en Stranger Tides. Je pense que ça redore un peu le blason de ce cette série-là qui est un petit peu à bout de souffle. Ben, à bout de souffle. Les trois premiers étaient bons. Ah, là, moi, je n'ai pas aimé et... le 2 plus le 3.、Okay. Oh, le premier, j'ai trouvé ça vraiment bon, mais le 2 plus le 3, je trouvais que ça était un peu tourné en rond. Immortals, as-tu vu Je ne l'ai pas vu encore. Ben, ce n'est pas vilain. Ok. C'est un autre qui traîne、euh, sur ma table de s c è n Attends-toi、euh... pas à voir 300, par exemple. Ok. 300, c'est le chef d'œuvre、oh, par excellence、ouais, du, du genre. Immortals, c'est bien, mais ce n'est pas,、euh, pas 300. Euh. Autre film à venir, e、euh, n juillet 2012, c'est The Dark Knight r i s e s、so, Ça, j'ai vu quelques petites,、euh Quelques petits appétiteurs,、oh. euh, ça, ça va être fou, ça. Effectivement. Silent Hill Revelation, c'est la suite de l e n e premier Je a jamais trippé Silent Hill. Que... Ah, le premier、ouais. film est génial. J'ai ai vraiment aimé ça. Moi, le côté très、euh, inquisiteur, de、mm. sec, e j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, il n'y a pas de date officielle, c'est pour 2012. Décembre 2012, possiblement plus 2013, des Hobbits. Ben oui, r e g a Ils copient sur Lord of the Rings, ils prennent même le même Wizard, les mêmes acteurs. Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? C'est n'importe quoi. <rire> Tolkien devrait être très en cours. <rire> j'ai lu Bilbo. Mais oui. <rire> bon. Ça, j'ai vraiment hâte de voir oui, ça. ça c'est Peter Jackson, encore une fois. J'ai écouté un film qui porte le titre de Don't Be Afraid of the Dark, qui est infini. Je ne film... l'ai pas vu encore. Moi, j'ai aimé ça. C'est bon? Ben, moi, j a i m e pas Cathy Holmes. J'aime pas Cathy Holmes. Je l'aime pas. Je l'aime pas dans aucun film. Pis u je l'ai pas plus aimé dans ce film-là. Mais le reste du film, j'ai trouvé ça comme très weird. C'est les peurs d'un enfant dans le noir, pis u on comprend pourquoi dans une vieille maison. J'ai trouvé que c'était, c u e s t un genre de scénario q u e j a i é t é fait, là. Mais c'est bien apprêté.、Euh, j'ai é c o u t é i un autre film qui est quand même pas pire partout. Ça s'appelle épisode 50 ou épisode 50. C'est un film, présentement, tu connais les,、euh, s é r i e s télévisées Taps, Ghost Hunter et compagnie, tout ouais, ça, ouais. Ghost Lab et tout、ouais. ça. Ben, c'est inspiré de ça, parce que c'est très populaire. C'est une équipe scientifique de chasseurs de fantômes, mais qu'eux autres se, se veulent,、euh, de prouver par la science qu'il n'y a pas de hantise. Et une autre équipe qui, malgré la première, se fait joindre elle dans un asile psychiatrique désaffecté, qui, elle, est très religieuse. Ça promet. C'est bon.、Ah. C'est bon. C'est un film de série B, mais c'est bon. Honnêtement, c'est bon. J'ai bien aimé ça. J'ai donné un 7 sur 10.、Euh, pour le reste, c'est des trucs qui sont. Ah, The Him Keeper, ça, ça va être un film à surveiller le 3 février. Probablement un des films vraiment à surveiller au niveau des, fi des films d'horreur entiers. C'est Woman in Black qui sort le 3 février également, qui met en vedette Daniel r a、oh. d c l i f f e Oh. C'est inspiré d'un roman. Euh, qui, euh, ma foi, semble être assez hallucinant. J'ai vu les previews et c'est vraiment bon. Bon, on va se mettre、euh, à attendre les sorties. Oui, oui, il y a du stock intéressant qui s'en vient pour 2012 au niveau cinéma. Espérons que ce sera la même chose au niveau musical. Ben, en tout、ouais. cas, depuis le début de l'année, il n'y a pas grand chose de convaincant pour l'instant. e、eh, sait-on jamais, l'année est jeune. On va attaquer la, la période de juillet. Eh bien, oui. On va y aller avec tes premiers choix. Bien, Moi, j'ai choisi en、euh, numéro 9 l'album de Toxic Holocaust.、Ouais, c'est très bon. Qui est Conjure and Common, qui est, d'après moi, le meilleur album de Toxic Holocaust. Ça, ça rentre dans ta face. C'est très, très,、euh, très trash. Très rentre dedans. Puis c'est le même g r o n l a m u s a n Ceux qui ont connu le, le bon trash des années 80, il y a une bonne petite dose blackish. Un, un peu dedans. C'est vraiment bon. J'ai choisi la pièce Agony of the Damned. On va écouter ça. Allons-y. Go!、Oh 5 1 maintenant 5 2 et on a tout saboté.、Eh、ben, ben j'ai tout saboté. Ben, non, c'est des choses qui arrivent, ça va nous apprendre à serrer mes CD. <rire> Puis, ça va nous apprendre à écouter plus ce qu'on qu fait jouer au lieu de. d i s e r e s p e s i s c e <rire> s Bon, on vient d'entendre Bifrost.、Euh, <rire> qui, Bif qui devait passer avec. Je veux dire, en tout cas. Bifrost avec la pièce Buried Alive qui t i r é e de l'excellent album Of f d e b t Moi, ça faisait partie de, c'était mon numéro 11 de mon top 30. C'est paru en juillet dernier, sur AFM Records, qui est un excellent, label. Juste auparavant, nous avions la formation américaine Exhumed et la pièce As Hammer to h e n v i l l e que l'on retrouve sur la dernière parution, évidemment, paru en juillet, All Gods No Glory. De l'étiquette Relapse. On a eu une légère erreur.、Euh, <rire> au lieu de faire jouer Bifrost,、euh, on aurait fait jouer、euh, Noctem avec la pièce、euh, Universal Disorder qui était tirée de Oblivion、euh, qui est apparue au mois de juin. Parce q u On est revenu dans le passé en juin.、Euh, ouais, non, c'était juillet, celui-là aussi. On trouvait peut-être qu'il faisait trop chaud. je、suppose. Non, non. c'était juillet, ça non, aussi. Non, non, non c'était juillet. C'est l'ordre qui a été un peu décalé. Bon, là, on,、euh, on a、pas. été mêlés, mais c'est pas grave. Ben...、Euh, bon, on n'en balle plus. Ben non. On va tomber au mois d'août bientôt, mais je vous parle des spectacles qui sont à venir dans la région.、Oh, euh... Non, non, p a s des spectacles. Mais oui, on ne p a pas des spectacles. On ne te parlerait <rire> pas de spectacles. D'abord, on va être chaud. <rire> ça, i e s t pareil, ça? Eh. Et... Dark Funeral, Abigail Williams, Inquisition et j a g a n seront le jeudi 2 février prochain à 19h au Café Campus. On coûtera 20 et 25 de taxes incluses. Les billets VIP à la porte à 17h30 au coût de 50 de taxes incluses. C'est disponible via admission. Symphonie X, Ice Earth et Warbringer seront le dimanche 5 février prochain de 19h au Metropolis au coût de 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes. C'est pour tous. Et c'est、euh, disponible via, via Ticketmaster Inflames.、Ouais, Un maudit truc, ça. Ça va donc être bon. Trivium, Ville of Maya et King. Ah, j e me possède plus, moi. Je vois, sûr, je vois pas. C'est sûr, je ne vois pas. C'est mercredi 15 février, prochain 19h30 au Metropolis. Les billets sont en vente au coût de 30 et 72, 35 et 10, plus taxes et pour tous.、Euh, c'est disponible sur Ticketmaster, Children of Bonhomme. En compagnie d'Elovity, Revocation et Trade Signal. Trouver l'intrus. Ben, moi, c'est facile, là.、La、revocation. Ouais, je pense pas mal ça, hein. Lundi le 27 février de 19h au m é t r o p o l i s Toi, toi.、Euh, au coût de 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes et pour tous via Ticketmaster. Et nous serons à p s y c e Eh bien,、side. oui, imagine-toi donc. On va voir des sites et jungle rot. En compagnie d'Abigail Williams et l a q u e r u s Nocturne, c'est le dimanche 4 mars. Abigail Williams vont être là? Ils sont tout le temps partout. Ben, ça va peut-être me faire apprécier、euh, un peu plus le nouvel album qui vient tout juste de sortir et que j'ai écouté, mais que j'ai trouvé endormant. Ben, moi, je ne connais pas leur musique. Ben, moi non plus, je ne connaissais pas ça. J'ai pris, pris une chance d'essayer de, de peut-être.、Mm -hmm. Puis, en tout cas, ça,、oh, ça m'a l réécouté. Bon, écoute, moi, je ne peux pas te dire, je n'ai jamais entendu ce qu'ils font. Je vais les découvrir live. Puis le premier band, c'est quoi? Les Caros n o c t u r n e Que je ne connais pas. Donc, c'est le 4 mars à 19h au Faux-Fonds Electrique. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses, via admission. Pagan Fest America Part 3 avec t o u r i s s a s Hilestorm, XDO, qui est un band,、euh, en fait, c'est une partie de, de. Le Cataclysme. Cataclysme, c'est ça. t o u r i s s a s c'est un très bon band, ça. Euh, Je ne me rappelle pas. Moi, j'aime bien ça. Ça rentre dans le folk metal, mais ça ne tombe pas dans le, la momonerie à la Iluviti ou ces gosses-là. Donc,、euh, Paganfest, Taurissa, Salstorm, XDO, Arcona,、euh, Antres, dimanche le 1er avril prochain à 19h. C'est au Club Soda, effectivement. Les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda, coût de 26,33 à 33 et 30,72 et 72, plus taxes. C'est pour tous. Au mois de mai, s a b a t o n e、euh, et le spectacle de Belfegar a été annulé. Pour tous ceux d'entre vous qui se seraient procurés des billets à l'avance, le remboursement se fait au point d'achat. Je ne me demande pas, moi, pourquoi i s'est annulé. Je ne me prononce pas. Ben, D'après moi, ils n'ont pas passé. Ben, Vous ne passez pas. Non, ça se pourrait. Ce n'est pas des reposants, ça-là. Ben là. non, ben non.、Euh, donc, c'est ça qui est ça. Euh, maintenant.、Oh, on met e n i t e la musique du mois d a Non, on va aller mettre une publicité.、Avec. Une publicité du mois de janvier, Metz. Allons, ben, oui, allons mettre une publicité. <rire> ça fait partie des tops du mois de janvier. Publicité <rire> top du mois de janvier. Allons-en en à la publicité. Tout de suite, après, on revient et on conclut la... le mois de juillet avec、euh, la formation polonaise Decapitated avec l'excellent album Carnival is Forever et la pièce-titre de cet album. Donc, on se retrouve après Carnival.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 q u é b e c p u n k s y n c n e t le site de l'actualité p u n k star, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mise à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, q u é b e c p u n k s y n c est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p u n k s y n c n e t Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1、oh. Désolé, on revient. L'excellente formation polonaise, Décapité de la pièce c a r n i v a l i s Forever, pièce titre de l'album du même nom, évidemment. C'est paru en juillet sur Nickel a r Blast. Que cet album est bon? b e n en tout cas, la pièce、ça. qui vient de jouer, j'ai bien aimé.、Euh, Initialement, j'avais été un petit peu déçu parce que, écoute, la l i n e n'a p a s changé. Bien, le drameur que... il est décédé. Ouais, il est décédé en tournée. Et puis,、euh, je trouvais que ça avait comme un peu dénaturé ce que j'aimais de d é c a p i t e Todd, mais finalement,、euh, quelques écoutes supplémentaires m'ont vraiment convaincu que cet album-là est excellent. Ça clôturait la séquence de juillet 2011. Maintenant, nous attaquons le mois d'août. Avec,、euh, les débutants-là a v e n quelque chose de festif.、Clôté、de festivité. Effectivement. Avec Uncle Tom and Joel Ripper, celui-là même. Un excellent album. Oui, absolument. C'est Drink Beer, Have Party, and Forget the Rest. C'est tout. Ouais. C'est pas le titre de l'album, par exemple.、Euh, non, pas vraiment, parce que <rire> le titre me purge vraiment à dire. On va entendre la pièce Knock S. Bibendum. Bibendum, Bibendum, Bibendum. Du, Bibendum, Bibendum. Je trouve ça bel et drôle, finalement, de dire ça. Je pense m'arrêter, j'arrêterai plus de dire ça. De l'album, du même titre, pis u je vais le redire, Knock S. Bibendum. Mais t'es bon. T'es、okay. bon. Là, C'est paru sur d r a k a r Records.、Euh... Ça sera suivi de la formation、euh, russe que tout le monde a découvert ici parce que c e s t la première fois qu'il venait en tournée、euh, au Québec, au Canada. a r k o n a Eh b e n oui. Avec、euh, la pièce a r c a i m、euh, qui est tirée de l'excellent album Slovo. Slovo. Slovo. Le Warconox sera de retour、euh, le 1er avril au Pagan Fest, justement. Effectivement. C'est paru sur Napam l Records、euh, en ce mois d'août de l'an de Disgrâce 2011. Allez, on t'a quitté ces quelques pièces musicales du mois d'août et on se retrouve tout de suite après si ça nous tente.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 A d i x s A 1 7 R 3 4 r 3 4 I 4 1 I 4 1 K s 0 K s 0 b a r r i q Oh oh! On a un gagnant pour le prix de la barrique!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 89、oh.。 YOU'RE RUN! 21h40, ça tire à sa fin. Eh oui, on vient d'entendre、euh, l'excellente pièce The Imposition oui, du groupe、vrai. italien Flesh God Apocalypse qui est en d e u x i è m e position de mon top 30. C'est tiré de l'album Agony qui est paru en août sur Nuclear Blast. Très, weird. e、oh, c s très t t bon. Moi, j'ai vraiment trippé le côté,、euh, le mélange d'être avec le, le symphonique à l'extrême. Ça s'est、ouais. vraiment capoté.、Ouais. Euh, tout juste avant, on a eu la formation américaine、euh, Revocation au numéro 29 avec la pièce titre de l'album Chaos of Forms qui était parue au mois d'août également sur Relapse Records. Blood Red Throne et la pièce Brutalitarian Regime, pièce éponyme du, tit du même titre. Ben, en fait, Pièce éponyme, dont l'album ayant le même titre. Voilà, c'est ce que je voulais dire, qui est de Severed Records. Ouais, très bon, c'est très bon.、Ça. Oh, j'aime bien ça. Tout juste avant, on a eu、euh, formation suédoise、euh, Apostasie au numéro 24、euh, avec Slave to the Cross, qui était tiré de l'album Nuclear Messiah, qui est paru exactement au mois d'août 2011 sur Rambo Records. J'aime pas le nom du. n o m Mais c'est pas grave. On a ouvert、euh, cette section août 2011 avec Uncle Tom. Mais on a et, eu Arcona avant.、Euh, oui, effectivement, Arcona, oui, vas-y. Formation russe Arcona avec l'intro et la pièce Arcaim au numéro 22 avec l'album s l o v o sur Napam Records. Et effectivement, là, c'est le cas de le dire, c'était Uncle Tom a n d j o e l Ripper de l'Allemagne et la pièce titre Knock es Bibendum. tiré de du même l'album est Ah, c'est pas drôle, ça. Non. Voilà. Il est、euh, 21h42. Nous allons attaquer, du moins, en partie, puisque notre section septembre comporte quatre formations au total. Nous allons attaquer la, la, la section,、euh, des sorties du mois de septembre 2011. Par contre, il faudra tenir compte que la semaine prochaine, comme on l'a annoncé en début d'émission, il n'y aura pas d'édition du Undead Incorporated Show réanimation parce que je ne pourrai être ici. Euh, donc, euh, la Retro Undead devait se poursuivre,、euh, sur, e n en fait, le 24 janvier. Il n'y aura pas d'émission. Donc, on remet ça en début février. Eh oui.、Mais、on l'avait dit qu'on était pour mettre ça jusqu'au début février. Ben,、hein? dans les faits, on n'est pas <rire> menteurs. C'est juste que c'est pas exactement comme on l'avait prévu. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, pas d'émission pour réanimation. On conclura la Retro Undead 2011 en début février. Et,、euh, Sinistros, encore des trucs qui, lui, étaient des mentions honorables ou ainsi de suite, qui n'avaient pas inclus dans son top 30. On pourra peut-être faire une incursion là-dedans.、Oh, oui, il、euh, euh, y a de l'excellent s t o c k dont, J'ai quelques trucs aussi. Il y a deux formations tripluviennes qui, qui est là-dedans, dont, euh, l e n Atrocity et e n i s Near. n i s n e a effectivement.、Euh... Oh, oui, Puis j'ai quelques trucs, moi aussi, en réserve. Donc, on pourra faire une petite,、euh, synthèse de tout ça. Et、euh, par la suite, ben, entreprendre soit côté nouveauté ou en fait. On... b o i l à j'ose espérer qu'il y a des bonnes ben, nouveautés. Ben, c'est s s p o Il b e Il y a Lamb of God、euh, que j'ai prêté une oreille、euh, assez, assez furtive. Il、euh, semble pas mal moins bon que les prédécesseurs.、Euh, quelques bonnes pièces, mais.、Euh... J'irai peut-être faire une incursion du côté du nouveau a b o r t e d on verra. OK. J'ai écouté、euh, Abigail Williams, ça m o Bah, ça m'a laissé comme p a n t o i n un petit peu, là. D'accord. Je trouve ça trop, trop smooth. Ben, trop, trop slow. Fais comme habituellement, donne-toi la chance de faire une, une autre vidéo. Bien, c'est ce que je vais faire, surtout qu'on les verra en première partie de Dead i d e au mois de mars. Effectivement. Eh bien, on va continuer. On va commencer le mois de septembre avec un、euh, excellent album venant de Norvège qui se retrouve au numéro 21. C'est la formation de Talk、euh, qui on retrouve c'est un one-man band qui s'appelle Earth. un、euh, méchant capoté,、euh, sur cette pièce,、euh, <rire> vous allez entendre un solo de banjo. C'est vraiment intéressant, e、euh, mélanger le banjo avec le black metal.、Euh, c'est tiré, c'est, la pièce c'est Mir, c'est tiré de Norex Vapen, qui est sorti en septembre sur Dark s e n s e Records. Allons-y. Go. Talk. Eh bien, on vient d'entendre、euh, la formation、euh, allemande t u l c a n d r a qui est un clone de dissection. c é t a i t en numéro 20 de mon top 30. On a entendu la pièce Black Flags of Hate, qui est tirée de Under a Frozen Sun, qui est parue en septembre sur Napam Records. Ouais, ça, c'est plus ou moins mon.、Euh, C'est pas grave. <rire> Je sais que c'est pas grave, ça. Tout juste avant, on a eu、euh, Talk avec、euh, la ça, pièce. Ça, encore moins ça. Pas、ouais, ça, t'as pas aimé ça.、Hein? À part la passe banjo, là. À part le banjo. Qui était numéro 21 de mon top 30 avec la pièce Mir, qui est tirée de Norex Vapen, qui est sortie en septembre sur Dark Essence Records. Il nous reste une dernière pièce à présenter pour la section. En fait, la dernière pièce qu'on a le temps de vous présenter pour la section septembre. La semaine prochaine, il nous restera une pièce septembre. Non, la semaine、euh, prochaine, il n'y a、ça. pas d'émission. Non, en fait, je vais même dire la date précise、non. qui sera au mois de février. Ça sera le 4. Le. h、euh, e le... Ça se p e u t r l que ce soit le 4? Non, ça va être le 7. Le 7. Le 7. Le 7 février prochain, le retour des réanimations. Désolé, on sera pas la semaine prochaine, mais on va conclure cette rétro undead avec, euh, septembre, euh, octobre, novembre et quelques autres colifichets du genre. Eh oui. On vous rappelle que Ghost sont en spectacle au Corona ce samedi 21 janvier en compagnie de Ancient Wisdom et Blood Ceremony. Donc, c'est à voir. Et,、euh, on s'équite sur une dernière pièce qui est par au mois de septembre. Formation américaine qui a une certaine feuille de route derrière elle. And Trax, l'album Worship Music sur Mega Force et la pièce Earth on Hell. On se retrouve dans deux semaines et en attendant, eh bien, allez, allez tous, tous vous faire foutre. foutre. Go! BANG! <laughs>